al-Adillat al-Shar'iyya, les kachfit talbisat al-Hizbiyya. C'est-à-dire, en français, on l'a traduit par les méfaits de la démocratie. Bien entendu, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que simplement les méfaits de la démocratie. Hein? Mais on, va, on parle aussi de tout ce qui a rapport avec quest ce qui tourne autour de la démocratie aussi. Et la réfutation des Hizbiyyens qui essaient de défendre la démocratie et de prétendre que c'est quelque chose qui est fermé en islam, ou qui fait partie de l'islam, ou qu'il y a une démocratie islamique, ou qu'ils peuvent utiliser la démocratie comme un moyen pour arriver à établir la charia de l'islam. Donc tout ça c'est réfuté dans ce livre. Et on est rendu au cours 28 aujourd'hui, Alhamdulillah, et on est donc pro proche de la fin. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va expliquer aujourd'hui parmi les... Parmi les points qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui a rapport avec la suite de qu ce qu'on a fait à la passée, la réputation des Khawarij et de leur Manhaj. Et c'est pour répondre aux paroles d'Abdelmajid Majid al-Zbindani et aux paroles de Youssef al qardawi et d'autres parmi ces gens-là qui euh, ont dit que, par exemple, euh, le système démocratique, c'est de changer le dirigeant et de l'enlever de pouvoir, de le destituer lorsqu'il est injuste ou lorsqu'il fait... Euh, une déviation ou quelque chose de ce genre, et on a expliqué que ça c'est pas permis, que ça c'est contraire au manège des salafs, et que dans le manège des salaf euh, c'est uniquement si on voit une forme de coffre clair, aussi clair que la, le soleil en plein jour, dans des cas comme ça, c'est permis si les conditions sont réunies et si les musulmans ont la capacité de le faire, dans un cas pareil oui, ce sera permis pour les musulmans, de euh, prendre euh, d'essayer de, de l'enlever si ça si ça ne va pas ramener un mal qui est plus grand toutefois dans les cas autres que le couvre euh on n'a pas le droit d'essayer de déplacer le, le, celui qui est au pouvoir on n'a pas le, le droit de l'enlever du pouvoir même s'il est injuste même s'il fait de l'injustice et aussi également on a expliqué que euh, même s'il a fait un coffre bouawh donc euh, c'est dans des cas comme ça il faut Que ça amène plus de mal que le mal qu'on essaie d'enlever. Donc, puis on a expliqué, on a mentionné les hadiths qui parlent des Khawarij. Et maintenant, on va continuer à lire la suite de ce que le Cheikh disait à ce sujet-là, puis lire les paroles des imams parmi les imams des Salaf à ce sujet. Le Cheikh dit pour le faire فإنهم معلومة لا فإن فإنها معلومة لدى كثير من الناس فضلا عن طلبة العلم وإنما الذي جعلني أنقل التحذير السلف منهم ما رأيته من كلام لك توافقهم فيه وهو معاملة الحكام الذين ما زالوا في دائرة الإسلام وتلبسوا بجور وفسق فسق أما وقفت على منهج السلف في ذلك؟ المستند على الكتاب والسنه ام ضربت عنه صفحا فاليك بيانا في مخت... فإليك بيان ذلك مختصرا لعلك تراجع قولك السابق لو الشيخ الدي سي ك الشيخ حسن بن قاسم الريمي اذا همون ني ف باه كل لي بروف كي et ceux qui ont suivi leur voie ou qui ont, qui, ont, qui, ont, qui, sont, qui ont suivi leur tendance, parce que ces textes-là et ces preuves-là sont très très connus, et sont très nombreuses et elles sont connues par, par les gens en général et en particulier bien entendu connues par les soldats de la Mais il dit le chef, qu'est-ce qui m'a poussé à vouloir euh, mentionner ces avertissements-là du manage des salaf Donc le chef il dit. Il a uniquement voulu mentionner les avertissements des salafs, euh, parce qu'il a vu dans, il dit J'ai vu dans tes paroles, c'est-à-dire les paroles d'Abdelmadid Azindani, il s'adresse à lui, il dit J'ai vu dans tes paroles des choses qui montrent qu'il y a un accord entre euh, leur madhhab et ce que tu dis toi, dans la façon dont on doit traiter les dirigeants qui sont toujours à l'intérieur du cercle, du cercle de l'islam. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis du cercle de l'islam. Et qui ont fait ou qui ont euh, agi d'une manière injuste ou qui ont fait des formes de péché ou de fêtes. Donc, Yani, -il, il lui dit « N'as-tu pas, nas pas pris connaissance N'as-tu pas pris connaissance du à ce sujet, hein, qui est basé sur le Coran et la Sunnah, ou bien tu as simplement, Yani, tourné la page sur cette, sur cette question sans y donner d'importance ?» Donc, il dit, voici un petit résumé à ce sujet-là. Peut-être que cela va te pousser à revenir sur ta parole précédente. Donc, ça c'est, euh, maintenant, le chef, il fait une, une série de, de citations des paroles des salafs au sujet de la position qu'on doit avoir envers les dirigeants euh, musulmans qui font de l'injustice, et comment on doit les écouter et les obéir dans le bien. Et que c'est ça le mazhab des Salafs, et qu'on n'a pas le droit de se révolter, ou de se rebeller, ou de sortir contre eux, ou de les critiquer ouvertement, publiquement, et de les, insulter, ou de faire des doigts contre eux, ou des choses de ce genre, et que tout ça c'est contraire au mazhab des Salafs. Donc on va lire ça ensemble, inshallah. Le Cheikh il dit, « قال, »,« Tahawi, »,« ولا نرى الخروج على ئمتنا, و « ولاة امورنا, ولا ندعو عليهم ولا نمدع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعه الله عز وجل فريضه, فريضة ما لم يأمروا بمعصيه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه دونك الشيخ يكمس بارن اقتباس من الطحاوي و فيت فيت اقتباس الطحاوي قال Et on ne voit pas qu'on qu n'est pas d'accord avec le fait de prendre les armes et de sortir contre nos dirigeants, de se rebeller contre nos dirigeants, ceux qui s'occupent de nos affaires, c'est-à-dire ceux qui sont responsables de nous, même s'ils font de l'injustice et on ne fait pas de doigts contre eux. Et on ne retire pas notre main de leur obéissance. Et on croit que, euh, il faut les obéir. Il faut leur obéir. Dans ce qui est une obéissance à Allah, et que ça c'est obligatoire, il faut les obéir tant qu'il ne nous ordonne pas de faire un péché. Et on fait des doigts pour eux, pour que Allah les réforme et les corrige, et leur pardonne également. Donc, ça c'est là dans la charte de l'Aqidah al-Tahawiyah ook in de texte in de Al-Aqidda al-Tahawiyya, de l'Imam al tahawi qui est un des imams, parmi les imams des salaf salih Donc, euh, ici l'Imam al tahawi il nous explique des principes qu'on voit aujourd'hui beaucoup de musulmans construisent. Et il explique que cette voie et cette, cette, ces principes-là ont partie des principes de Ahl al-Sunnah siwa al Donc, le sheikh, il dit, euh, Parmi les exemples, il dit on ne voit pas qu'il faut se rebeller, on ne voit pas qu'il faut se rebeller contre les dirigeants. Il ne faut pas se rebeller contre eux et ceux qui sont euh, responsables de nous. On n'a pas le droit de sortir contre eux, de se rebeller contre eux ou de prendre des armes contre eux, même s'ils sont injustes et même s'ils font euh, du mal ou de l'injustice. Nous, s'ils font des péchés. Et ça, c'est contraire à ce qu'on voit de la part de certains islamistes aujourd'hui, parmi les groupes et les jamaats, Ils disent, bon, il faut se rebeller contre les dirigeants quand on les voit en train de faire des péchés ou en train de faire des injustices. Et ils sont vraiment euh, en train de suivre tout ce qui se passe dans les médias, dans les journaux, dans la radio, dans les télé, et ailleurs, dans les médias, dans l'internet. Ils cherchent les péchés, les fautes et les problèmes des dirigeants. Et puis après, ils envoient ça. Euh, y a une, dans, des, dans leur forum ou dans leur site et ils incitent les musulmans à prendre des euh, connaissance de ces, ces erreurs-là et de ces fautes-là pour par la suite essayer de faire, euh, que les, de faire en sorte que les gens détestent et ainsi de suite. donc ça c'est les principes, on voit beaucoup de musulmans aujourd'hui qui contredisent ces principes-là et on va voir dans les paroles des autres imams qui vont suivre que Ce principe-là, il a toujours été expliqué et enseigné par tous les imams des salafs. Et que c'est un imam des salafs qu'on n'a pas le droit d'appeler à la rébellion contre les dirigeants et de se rebeller contre les dirigeants. <coughs> Donc, j'ai ici dit euh, des exemples, parmi les exemples, bon, le, le fait de ne pas retirer notre main de leur autorité et de leur obéissance. C'est-à-dire quand on, la, la, on a donné notre allégeance, ou bien quand les gens de, comme on appelle ceux qu'on appelle Ahlul wal helwalak ils ont donné leur allégeance au dirigeant, nous on n'a pas le droit de retirer notre main de l'autorité de ce dirigeant-là pour dire par exemple ah oh non on veut pas on veut pas l'écouter parce qu'il fait des péchés ou parce qu'il fait de l'injustice ou parce qu'il nous donne pas du pain ou il nous donne pas du sucre, hein comme certains. Euh, Comme le font les koufars et comme le font parfois certains, euh, parmi les hizbines également, parmi ceux qui parlent au nom de l'islam, ils pensent qu'ils appellent à la justice sociale, et ils, euh, ils, ils penchent vers la méthode des socialistes, lorsqu'ils voient que le dirigeant euh, est injuste, ils appellent à la rébellion. Et ça c'est bien entendu contraire à l'islam. Et euh, un autre exemple aussi qui dit, et on ne voit pas, en on voit que de, de leur obéir, ça fait partie de l'obéissance d'Allah. En on voit que de leur obéir, ça fait partie de Donc ça veut dire, on considère que de leur obéir, ça fait partie, partie d'obéir à Allah. Hein? Tant qu'ils qu ne nous ordonnent pas de faire un péché. Donc tant que les dirigeants nous ordonnent de faire quelque chose, tant que ce n'est pas haram, on est obligé de le faire et de les obéir selon notre capacité tant que ce pas interdit qu'est-ce qu'ils nous demandent, on doit le faire selon notre capacité et puis en même temps euh, c'est quelque chose qui fait partie de l'obéissance d'Allah donc celui qui obéit aux dirigeants c'est comme s'il obéit à Allah et s'il désobéit aux dirigeants c'est la même chose c'est comme s'il a désobéi à Allah parce qu'il y a des gens comme ça qui pensent que tant qu'ils n'ont pas désobéi à Allah dans ce qu'il a ordonné dans le Coran, ils peuvent désobéir aux dirigeants, ça ne dérange pas, puisqu'ils pensent que le, le, la seule chose qui compte dans l'obéissance d'Allah, c'est d'obéir juste aux ordres de, par exemple, faire la prière, faire le jeûne, et s'écarter de ce qui est écrit dans le Coran comme choses haram qui sont directement, explicitement interdites. Et donc ils s'imaginent que ce qui est en dehors de ça, Comme par exemple, les commandements ou les ordres du dirigeant, ils pensent que ça, c'est pas obligatoire. Mais, bien entendu, c'est obligatoire. C'est comme la même chose que, par exemple, un homme qui euh, ordonne quelque chose à sa femme. Eh bien, la femme, elle doit obéir à son mari, même si qu'est-ce que le mari ordonne n'a pas été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala directement dans le Coran. Elle doit obéir à son mari tant que son mari ne lui ordonne pas de faire quelque chose de haram. Donc c'est la même chose pour le dirigeant ou bien les enfants pour leurs parents, c'est la même chose aussi, d'accord Et le shaykh il termine en disant "Même euh, on Donc on a vu que le shaykh il dit "On n'a pas le droit de faire des dôras contre eux et on doit, on doit faire des dôras pour eux, pour que Allah." Les, les, les réformes et pour que Allah les, leur pardonne et ça c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui chez les euh, hezbiïs chez les Takfiri, euh, qu'ils font le contraire de ce que les salaf ont ordonné et ce qu'ils ont enseigné c'est-à-dire qu'ils font des do'as contre les dirigeants ils invoquent inv inv inv contre les dirigeants injustes et ils, ils font des do'as contre eux et ça c'est interdit Et également, ils ne font pas des doigts en leur faveur et ils considèrent que si un musulman fait un do'a pour un dirigeant injuste, automatiquement ils vont dire « Ah, ça c'est un agent du gouvernement, ça c'est un espion, ça c'est un ci, ça c'est un ça » Ils vont commencer à l'insulter et à dire du mal de lui. Hein? Et c'est ça ce qu'ils disent maintenant, même dans les pays musulmans, quand ils voient un imam euh, dans la prière de vendredi ou bien dans une khutbah ou un discours et qu'il va faire une évocation en faveur du dirigeant, pour euh, faire, faire un do'a -ah pour le dirigeant, automatiquement, les gens commencent à dire, ah, ça c'est un mon ça c'est un, un agent, il travaille pour les, les, les services d'enseignement, c'est un moukhabarat, ils vont dire c'est un, un agent, et ainsi de suite. Alors que. Qu'ils le font à chaque fois. Ah, le dirigeant. À chaque du mois, Oui. C est, c est. Uh -huh. Oui, c'est sûr, parce que c'est vrai que ça ne fait pas partie de la sunnah de faire, de faire ce, le du'a pour le diriger à, à chaque mois. Parce que le prophète, sur il ne faisait pas ça. Euh, il n'a pas enseigné de le faire non plus de cette façon. Sauf que, euh, de temps en temps, c'est permis de le faire. Hein? Mais, euh, mais euh, de, de ne jamais le faire, ou bien de dire que de le faire c'est incorrect, ou c'est interdit parce que c'est pour les dirigeants, euh, non, ça c'est pas correct. Mais si quelqu'un dirait par exemple, ça de faire ça c'est du ah, parce que le prophète François ne nous a pas dit de faire ça, ou ne nous a pas enseigné de le faire, pas parce qu'on fait des du'a pour le dirigeant, mais de toujours faire des du'a en général, parce que c'est pas le du'a de pour le dirigeant qui est une bid'a seulement. C'est de faire, à la fin de chaque Jumu'a, de faire un Dua. Le prophète François, enfin, il nous a pas enseigné ça, il faisait pas ça non plus. Il y a des gens qui pensent que le Dua du Jumu'a, du c'est obligatoire, et vu que ça fait partie de la Sunna de le faire, alors que c'est pas ça. Hein? Donc ça, c'est à ce point-là qu'il faut bien comprendre cet aspect-là. Et même Ahmed Ibn Hanbal, il disait, « Rahimahullah, si je savais que j'avais une seule invocation, un seul Dua que j'allais faire, puis que Allah subhanahu wa ta'ala exaucer ce do'a, je, je l'aurais gardé pour le dirigeant. Hein? Je l'aurais la, gardé pour le dirigeant. C'est-à-dire j'aurais fait ce do'a pour le dirigeant, pour que Allah subhanahu wa ta'ala euh, le pardonne, il le, le corrige il le rende meilleur. Pas pour qu'il soit puni ou qu'il soit pire encore, comme les gens ils disent, parce que si tu fais des do'as contre lui, il va devenir pire. Hein? Il, va, il va devenir pire que si tu fais des do'as en sa faveur. Peut-être Allah va ouvrir son cœur à cause de ton dua. Et si lui il est guidé, eh ben, toute, la, toute la umma va euh, en profiter hein, du bien qui va en venir de ça. Donc il faut profiter pour faire des dua en enfin, faveur des dirigeants et non pas contre lui. <coughs> Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de celui qui a fait le Sharh de, de, de l'aqidah al-Tahawiyah c'est l'imam ibn Abd euh, al al-Hanafi. Il dit Amma l'uzoumu ta'atihim. وإن جاروا فل... فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من, ال... من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم فلطه... علينا إلا لفساد اعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وأصلاح العمل إلى آخره ila akhiri kalamihi donc ici il mentionne une, une partie des paroles de l'imam Ibn Abel'iz qui dit, en ce qui concerne le fait d'obéir aux dirigeants même s'ils font de l'injustice c'est parce que le fait de sortir contre eux et de se rebeller contre eux euh, ça amène des conséquences beaucoup plus graves beaucoup plus grandes que de euh, que l'injustice qu'ils font eux-mêmes ou que l'injustice qui vient du, de, le, de de ce qu'ils font ces dirigeants-là. Donc toi tu veux enlever l'injustice du dirigeant puis tu veux tu veux le remplacer par une justice qui est plus grande que cette injustice-là en te rebellant contre lui. Parce que les conséquences de cette rébellion vont amener d'autres méfaits et d'autres effets des conséquences négatives plus grandes euh, dans leur mal que le mal du dirigeant à l'origine. <coughs> Donc on ne doit pas sortir de leur obéissance, de leur, de leur autorité. Après le il dit, « Le fait d'endurer leur injustice, ça, ça c'est une, une chose par laquelle nos péchés seront expiés, effacés, et que nos, nos, nos récompenses seront multipliées. Parce que, on fait preuve de patience. Et ça, c'est une ibadah. c'est une adoration. Donc, quand on fait preuve de patience et qu'on endure l'injustice, eh ben, Allah nous augmente en récompense dans ce cas-là, et il nous efface nos péchés à cause de ça. Donc, il y a du bien là-dedans. Même si on pense que nous, en apparence, c'est mal, l'injustice, eh ben, il y a du bien dedans aussi. Après, le cheikh, il dit, Allah ta'ala 'alayna. Il dit, Allah, il ne les a pas mis. Au-dessus de nous, il n'aura pas donné le pouvoir sur nous, euh, excepté à cause de la corruption de nos œuvres. Et donc, la récompense que Allah nous a le fait qu'Allah nous a donné ces dirigeants-là, c'est en récompense pour ce qu'on a fait, ou bien c'est en punition pour ce qu'on a fait. On a ce qu'on mérite en fait. Donc, si les dirigeants sur, qui sont au-dessus de nous sont des dirigeants injustes, c'est parce que nous-mêmes on a été injustes et Allah nous remet. Euh, il nous remet des dirigeants injustes pour nous faire goûter une partie de l'injustice qu'on a faite. D'accord Et, euh, et s'il nous donnait à l'équivalent de ce qu'on avait fait comme injustice, ce serait plus grand que ça encore. Donc le chien il dit « Fa'alina al-ishtihad » parce que c'est toujours comme ça. Vous allez même remarquer, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent qu'il y a des frères qui, qui remarquent ça. Regarde, quand tu Quand tu, euh, par exemple, tu es dans un dans une endroit et il y, a, il y a beaucoup de facilité au début, tout va bien, hein, les gens en profitent. Puis après, des fois, il y a des gens qui vont euh, exagérer. Il y a des gens qui vont dépasser la limite et qui vont commencer à euh, prendre plus qu'il faut ou commencer à profiter de, de de la générosité des gens ou bien de ce qui se fait dans la société de bien. Alors quand les gens vont voir qu'il y a une, une exagération qui est faite, alors là ils vont commencer à diminuer, ou bien ils vont commencer à limiter, ou bien ils vont commencer à mettre des des, euh, des punitions pour les gens qui qui dépassent les limites, et ça devient de plus en plus strict, et de plus en plus difficile. hein ben c'est ça qui arrive, et tout ça après par la suite les gens commencent à se plaindre, à dire « ah mais regardez, maintenant ça devient dur, avant c'était mieux, avant c'était facile » et en réalité c'est bien à cause de, du mal que les gens ont fait que les choses ont été rendues plus difficiles, puisque ils ont dépassé la limite, ils ont exagéré, mais ils ne s'en rendent pas compte, juste quand on commence à leur couper euh, la facilité qu'ils avaient auparavant, là, ils commencent à réaliser, ils commencent à dire, « Ah, oh, mais avant c'était mieux, avant c'était comme ci, avant c'était comme ça, mais c'est de la faute des gens, en fait, c'est la faute aux gens. » Quand il y a dans certains pays des gens, au nom de l'islam, on fait toutes sortes de, de désordres dans la société, Et eh ben ces gens-là, ils ont donné une mauvaise image, une mauvaise image à ceux qui pratiquent l'Islam. Et eh ben par la suite, c'est retombé contre tous les autres. Et puis maintenant, quand quelqu'un veut essayer de pratiquer sa religion dans certains pays musulmans, et eh ben on se fait euh, traiter de toutes sortes de noms et on se fait traiter de, de façon vraiment mauvaise à cause justement de du mauvais comportement de certains. Donc, Al Jaza'ou min Jinsil Amal. In die we erin de inzicht in de stichting. Daar is voortaan geen defecten. De manier van de aanspraak. Op de te corrigeren aan de eind van de school. De chef. In een scherpe de de taak. Waar. Ik. abu imam al dans Al-Sunnah il cite les paroles de l'imam al -Al Abu Bakr Al-Marwazi qui dit j'ai entendu Abu Abdullah, Ahmad ibn Hanbal qui ordonnait de faire attention au sein des musulmans de ne pas faire couler le sang des musulmans et qui dénonçait le fait de se rebeller contre les dirigeants d'une dénonciation très très sévère Donc il faisait une dénonciation de tout ce qui a rapport avec ces choses-là d'une façon très très sévère, comme le reste des imams de l'Ahl-Sunnah. Après le sheikh il mentionne euh, les paroles de l'imam Ahmed lui-même, qui dit وَمَنْ خَرَجْ عَلَىٰ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْنِ وَأَقَرُوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ بِأَيُّ وَجْهِنْ كَانَ بِالْرِضَةِ اوْ بِالْغَلَبَة فقد وخالف الآثاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع وعلى غير السنة والطريق ذوق إمام أحمد إلزيدا شرح اصول السنة Dans le sonna, il dit, celui qui sort contre l'imam ou le dirigeant des musulmans alors que les gens se sont mis d'accord autour de lui et qu'ils ont accepté son khilaf hein, de peu importe quelle façon il l'a eu que ce soit parce que les gens ont été satisfaits de lui ou parce qu'il l'a pris par la force hein, alors s'ils se rebellent contre lui automatiquement ils ont brisé euh, le, le, le bâton de l'autorité de ce dirigeant-là C'est comme s'ils ont brisé l'unité de la Ummah. Et ils ont contredit les textes qui ont été rapportés de la part du prophète alayhi wa sallam, à ce sujet-là. Et s'il meurt, il meurt dans une mort qui est comparable à celle de la mort à la, dans l'époque de la Jahiliya. Et il n'est pas permis de combattre le, le sultan, il n'est pas permis de combattre le dirigeant, ni de sortir contre lui, de se rebeller contre lui avec les armes, Pour quiconque parmi les gens. Et celui qui fait ça, c'est un out et qui est sur autre que la sunna et autre que sur la voie. Donc ça veut dire que ça c'est les paroles claires de l'imam Ahmed bin Hanbal qui nous explique et qui nous montre qu'on n'a pas le droit de se rebeller contre le dirigeant, même s'ils si sont injustes. Et là, il y a un autre point aussi qui est intéressant dans cette parole de l'imam Ahmad, il dit peu importe comment ce dirigeant-là a eu le pouvoir, que ce soit d'une façon qui est légale ou islamique par la satisfaction des, des, des gens, de ou bien parce qu'il a pris le dessus sur les autres et qu'il est devenu le dirigeant, on doit l'écouter, l'obéir, ne pas sentir contre lui. Hein? Et, euh, et ça, c'est contraire à l'idée que les gens ont du, du fait qu'ils disent Il faut que le dirigeant soit celui qui a été élu par le peuple et que la population a accepté à la majorité, sinon on n'accepte pas. Et donc ça c'est contraire justement à la démocratie. Après, le il dit Waqal al-Barbahari Waman Kharaja ala Imam Ahim Matil Muslimina fahu wa khari di shakpa asal muslimine en de meid is een gegeven. En de is een En de gegeven een gegeven. En de gegeven is een gegeven. En de gegeven is een gegeven. En de een les En de gegeven Et les Khawarij, ils ont plusieurs caractéristiques. Parmi leurs caractéristiques, c'est que lorsqu'ils voient un musulman qui fait un grand péché, hein, qui commet un grand péché, automatiquement, ils le déclarent ha, euh, kafir, hein, pour avoir fait ce péché-là. Et sinon, euh, il demande aussi aux musulmans de se rebeller contre le dirigeant. -ja. Et euh, c'est pas nécessaire qu'ils le fassent nécessairement. Euh, C'est-à-dire qu'ils se rebellent euh, avec les armes. Même s'ils le font juste par la parole, ça, ça fait partie aussi de la voix des Khawarij également. Parce qu'il y a un groupe parmi les groupes des Khawarij qu'on appelle Al-Qa'adiyya. Et ceux-là, ils ne font pas de rébellion avec les armes, mais ils, ils incitent les autres à le faire. Et donc, les ulama ont dit que ceux-là sont les pires parmi les catégories de Khawarij. D'accord Et. Euh, Donc il y a ce point-là, et euh, le, le, le sheikh, l'imam Al-Barbahari, il dit ensuite euh, quiconque contredit les hasards, donc et, et il dit celui qui sort contre le dirigeant musulman c'est un khariji, hein, et il a détruit l'unité des musulmans, et il a contredit les narrations qui ont été rapportées à ce sujet-là, dans les hadiths du prophète, et les paroles des sahaba. et... Et, suite, et sa mort sera une mort de Jahiliyyah, et il n'est pas permis de combattre le dirigeant, ni de sortir contre lui, de se rebeller contre lui, même s'il fait de l'injustice, ou même s'il fait euh, de, de l'oppression, c'est-à-dire qu'il opprime les, le, son peuple, ou autre chose de ce genre, même si c'est un tyran, ou euh, comme ils les appellent, un tyran, ou un. Euh, un despote, un dictateur, un despote ou d'autres choses de ce genre. Peu importe, un, si c'est un, un musulman, tant qu'il est musulman, on n'a pas le droit de prendre les armes contre lui. Et ça c'est quelque chose euh, qui est très important de comprendre. Euh, l'imam al-Barbahari, c'était un, euh, un des compagnons de l'imam Ahmed, hein, un des, des gens qui ont était parmi les élèves de l'imam Ahmed ibn Hanbal et euh, il, a, il a côtoyé les élèves de l'imam Ahmed également et euh, il a écrit cette raqida qui fait partie de, de, de la raqida dal al-Sunnah qui s'appelle Sharh al-Sunnah Al et c'est un livre qui est publié actuellement, qui est publié en arabe, puis il y a des maintenant qui ont été publiés également de ce livre là il y a le Sharh de l'imam de Cheikh Ahmed al-Najmi, en il y a le char de l'imam maintenant qui a été publié, de Cheikh Saleh al-Fawzan, en il y a d'autres shurouch également. Ensuite, il y a une citation de l'imam al-Ajouri, qui a écrit le livre qui s'appelle Al-Shari'a, et c'est un des livres également qui résume la aqidah des Salaf salafs, et qui réfute les mbadi'ahs. Donc, il dit, l'imam al-Ajouri, فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي فقد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بتوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج Donc l'imam al-Jurri, il dit ici, il n'est pas, tu ne dois pas, euh, il ne faut pas quand tu vois l'effort de quelqu'un parmi les Khawarij, un Khariji, quelqu'un qui appelle à faire le taqfil des musulmans, et à se rebeller contre les musulmans, et à se rebeller contre les dirigeants. Hein, lorsque tu vois cette personne-là faire des efforts dans la religion, ou faire des efforts dans, dans le rythme, ou dans autre chose, et que tu vois qu'il appelle à sortir contre le dirigeant musulman, que ce dirigeant-là soit juste ou injuste, hein. il prend avec lui un groupe de personnes, et il sort son épée et il rend halal le sang des musulmans, et de combattre les musulmans, alors il ne faut pas que tu te laisses tromper par la façon dont il récite le Coran, ou par la longueur de sa prière, ou bien par le fait qu'il jeûne constamment, ou bien parce qu'il parle bien lorsqu'il parle de science, Il ne faut pas te laisser impressionner par tout ça, parce que son, si son madhhab c'est le madhhab des khawarij, tout ça ça ne vaut rien. C'est comme s'il si fait ça, mais il ne faut pas que tu te laisses tromper par l'apparence. C'est comme par exemple, euh, aujourd'hui, on pourrait dire, il y en a parmi les khawarij, si tu les vois, tu les vois avec une barbe, avec euh, une apparence qui donne l'apparence de la piété. Hein? Et donc, euh, ils ont l'air vraiment des hommes religieux. Hein? Mais en réalité, quand tu vois leur madhab et qu'ils appellent à la rébellion contre les dirigeants et à sortir contre eux et ainsi de suite, alors là, tout de suite, tu sais que malgré ça, malgré tout ce qu'ils ont comme apparence ou comme piété ou comme récitation du Coran ou comme mémorisation des paroles des ulama, même s'ils sont des gens qui euh, ont une grande science dans l'islam, si leur voix c'est la voix des khawarij, il ne faut pas les suivre et il ne faut pas les écouter. <coughs> parce que ce sont des Mouqtadirah. Et euh, hier j'écoutais une cassette, en fait un cours, euh, une petite euh, réfutation du Cheikh Mohammed bin Hadi Al Madkhali euh, qui réfutait l'idée de certains ah, qui ont emmené cette chouba, et un frère qui me l'avait mentionné justement dans un cours, et euh, alhamdulillah j'avais répondu euh, à peu près la même façon que qu ce que le Cheikh a dit. Mais sauf que étant donné que j'étais un petit peu euh, surpris d'entendre cette question au, au, du premier coup lorsque je l'ai entendue, alors euh, je n'étais pas trop certain de, de ce que ce frère là disait, donc je voulais me renseigner. Et, et comme, Alhamdulillah, hier j'étais je, je, je, sur Sahab, le site Sahab, et j'ai trouvé euh, un frère qui a posté un lien avec cette, cette question-là qui était posée, et euh, la réponse du Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Mahd à ce sujet-là. Et cette Choubha, c'est quoi C'est qu'il y en a parmi les, les Chesbiyyens parmi les Mouktadehah, ils disent que, oui, c'est parce que vous connaissez le principe de Ahl-Soumati Ahl Wal-Diamara qui dit que la bid'a est plus grave que le péché, ok Et que le Mouktadeh, il est plus grave que la, le musulman qui fait des péchés. Donc une fois, il y a un frère qui m'a posé la question, il m'a dit, oh, « mais est-ce que ça, c'est général pour tous les péchés ?» et pour toutes les bits A ou bien euh, c'est juste spécifique pour, c'est-à-dire certaines bits a, ou des choses en, en, en particulier comme ça, comme par exemple, c'est comme le chef qui l'a mentionné dans l'audio, la, la, il disait, est-ce que, si que, comme il disait par exemple, quelqu'un qui, qui fait la bit a, par exemple, d'utiliser euh, un test B, ou bien de faire le mot le tel nabawi, est-ce que vous allez dire que celui-là, il est plus grave ou est plus égaré ou euh, plus plus dangereux que euh, que le musulman par exemple qui fait le zina ou bien qui tue ou bien qui fait des péchés comme ça et donc euh, à première vue quand tu entends ça au début tu peux te dire ouais mais ça c'est ça c'est c'est c'est difficile ou c'est compliqué est-ce que c'est est-ce qu'il y a une différence quand quelqu'un fait une petite bid'a ah, et quand quelqu'un fait un grand péché est-ce que le, la bid'a ah, n'est pas plus, moins grave que ce grand péché là Et le chef, il a bien expliqué, il a dit, il ne faut pas regarder ça de cette manière-là, il ne faut pas se laisser tromper par l'apparence. Premièrement, il ne faut pas se laisser tromper par l'apparence de la bedra, qu'elle ait l'air petite ou grande, parce que c'est à partir des petites bedras qu'on fait les plus grandes. Elle dev... commence petite et puis elle devient par la suite à la fin quelque chose de très très grand et qui est très très grave et très dangereux. Ça, c'est de un. Deuxièmement, Non seulement ça, mais c'est qu'il faut regarder à la base, c'est quoi qui est derrière la bid'ah. Derrière la bid'ah il y a l'idée qu'Allah n'a pas complété sa religion. Hein? Allah dit « akmaltu lakum dinakum wa alaykum ni'mati wa Donc Allah, il a complété, il a parfait cette religion. Et celui qui fait des bid'a, ah, c'est comme s'il est en train de dire « Non, Allah n'a pas bien euh, complété sa religion, et le prophète sallam n'a pas fait son travail comme il faut, il n'a pas transmis sa, la religion d'Allah comme il le faut, et donc il faut rajouter des choses à la religion, il faut inventer des nouvelles façons de, de se rapprocher à Allah Et ça, cette idée en soi, c'est une insulte contre Allah C'est une insulte contre le prophète Muhammad sallam et contre la charia. Et donc c'est beaucoup plus grave que n'importe quel autre péché que quelqu'un pourrait faire. Et tandis que le musulman qui fait des péchés, même s'il fait ce péché-là, il sait, au fond de lui-même, il sait que c'est haram et il peut se repentir. Tandis que le Moubdadi'a, lui, il est en train de penser que qu'est-ce qu'il fait, c'est une adoration et c'est quelque chose qui est bon, et il pense que ceux qui le contredisent dans cette bid'a, c'est eux qui sont égarés, alors que lui... Il est dans la droite, dans la, dans la droiture et droit dans le droit chemin. Donc ça c'est qu'est-ce qui nous fait comprendre qu'à la base, même si tu dis en apparence certaines vénères peuvent paraître plus petites que certains péchés, mais l'idée qui est derrière la vénère, elle est beaucoup plus grave que euh, la, le, le péché que quelqu'un peut faire. Hein. Donc tant que le, le musulman il fait un péché et qu'il ne reconnaît pas ce péché-là comme étant halal, eh ben il reste toujours Euh, il, y a, il est dans les limites de l'islam et dans les limites de, euh, de la Sunna. Il ne sort pas de l'islam. Il ne devient pas moubtadir pour avoir fait un péché. Mais s'il si euh, il contredit euh, la Sunna, il fait des innovations, il rajoute des choses dans la religion, même s'il ne fait pas de péché, et bien il est plus grave, il est plus égaré que celui qui fait des péchés, puisque la déjà en partant de ça aussi, c'est un péché mais un péché beaucoup plus dangereux et beaucoup plus grave. Donc ça c'est juste pour répondre à cette idée-là, parce que les khawarij, comme les gens les voient à l'extérieur, ils disent « Ah mais non, mais ça c'est des hommes pieux, c'est des hommes de religion, c'est des hommes qui qui qui adorent Allah, qui parlent de science, qui sont jaloux, qui ont une reira pour la religion, pour la charia, qui veulent défendre le, la vérité, qui n'aiment qui pas que les gens font des péchés, euh, ils veulent dénoncer le mal, dé, dé, dé, dénoncer... Euh, les fautes des, des dirigeants et des hommes, des hommes qui, qui, sont, euh, qui ont une autorité même ils vont même contre les ulama ils, ils attaquent même les ulama au nom de vouloir ordonner le bien et de vouloir interdire le mal et ils les déclarent même parfois kuffars hein, parce qu'ils disent bon, ben puisqu'ils puisque ne déclarent pas les dirigeants kuffars donc ça veut dire qu'ils sont avec eux et puisqu'ils sont avec eux ils n'ont pas, pas renié le tarot Et donc ce sont des coups ça c'est leur logique, mais c'est une logique complètement fausse, et complètement euh, à l'envers, parce qu'il n'y a pas de logique, C'est pas une logique réellement, c'est une Shubha, hein, et c'est la voix des, des gens de l'égarement, ceux que le prophète Sarasam a nommé les chiens de l'enfer, ou les chiens du feu de l'enfer, qui l'habrent Donc c'est très important de faire attention. À ces gens-là et de ne pas se laisser tromper ou tomber dans leur erreur à cause de ces principes-là. Il y en a parmi eux qui vont dire, par exemple, ils vont dire Ouais, ben regardez, nous on ne dit pas que, nous on dit pas comme les Khawarij, les Khawarij, eux ils disaient que, que les, les gens qui, qui étaient à l'époque étaient des poufards alors qu'ils appliquaient la charia. Nous aujourd'hui on ne dit pas ça puisque les, les dirigeants d'aujourd'hui ils n'appliquent pas la charia, donc ce n'est pas la même chose. Et en réalité, c'est la même chose, puisque les Khawarij de l'époque des Sahaba et de ceux qui sont venus après, ils déclaraient les Sahaba kuffar en disant qu'ils n'appliquaient pas la Sharia comme il faut. Alors, si les Sahaba n'appliquaient pas la Sharia comme il faut, qui par la suite va l'appliquer mieux que, que les Sahaba Donc, s'ils sont capables de déclarer kuffar les Sahaba, ils sont capables de déclarer n'importe quel autre musulman par la suite kuffar, puisque les meilleurs de la Ummah, c'est les Sahaba. Et ceux qui ont le plus, le mieux appliqué la chaire, c'était les Sahaba. Donc, s'ils étaient capables de déclarer les Sahaba kuffars, eh ben, il n'y en a pas un parmi nous qui est épargné de ce sacrifice, de la part des Khawarij, hein. Et, et même, il y a des ulama qui ont dit que les Khawarij d'aujourd'hui sont beaucoup plus graves, beaucoup plus égarés que ceux de l'époque. Puisque les Khawarij à l'époque, c'était des gens qui étaient des hommes, malgré tout, ils étaient quand ils n'étaient pas d'accord avec quelqu'un, ils allaient le combattre et l'affronter face à face et ils n'avaient pas euh, il y peur de, de, de faire ces choses-là, tandis qu'aujourd'hui ils utilisent des moyens et des méthodes tellement lâches, tellement malhonnêtes, ils font exploser des gens, des maisons, des bombes, des, des, des constructions, ils, mettent des, ils font des attentats suicides et des trucs de ce genre, et donc euh, leur mal est beaucoup plus grand aujourd'hui que le mal qu'ils faisaient à l'époque. Et même s'ils essaient de couvrir ça avec l'idée de démocratie, puis le discours de, de démocratie, puis de laïcité, puis d'ouverture, puis de liberté, puis de euh, liberté d'expression, liberté de discours et tout ça, c'est la même Bid'A qui est à la base de tout ça, le fait de croire qu'il faut enlever le dirigeant du, de la, du pouvoir lorsqu'il n'est pas en accord avec… Euh, il y a les, la justice ou ce qu'ils prétendent eux comme étant la justice parce que pour les échoines la justice c'est pas nécessairement la même chose que pour qu'est-ce Allah dit dans le Coran et dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunnah ensuite le shaykh il moussani parada l'imam abnou taymiya rahimahullah il dit waqala abnou taymiya wa lihaza kana al-mashhor min madhah bi ahl sunnah wal jama' enna hum la yirrona al-churuj ala l'aimah wa qitaalahum bil sceif وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة So hier, fala yadfa a'zam sunnah le volume 3 à la page 391 juste avant de, de mentionner cet exemple Mais aussi, euh, parmi les, les, les points que les Khawar, et je mentionne, ils disent, à l'époque des ulama, à l'époque des salafs, euh, les dirigeants, ils jugeaient selon la charia Et aujourd'hui, c'est pas pareil, ils ont amené d'autres lois euh, qui sont complètement contraires à l'islam, et ainsi de suite. Premièrement, ces lois-là, dans les pays musulmans d'aujourd'hui, la plupart de ces, de ces, du cas, dans, les plus, dans la plupart des pays musulmans, ces lois-là n'ont pas été mises en place par les musulmans elles ont été mises en place durant la colonisation par les koufars ça c'est de 1 de 2 euh, l'imam Ahmed ibn Hanbal à son époque il y avait une euh, eu la fitna de Khalq al-Qur'an et il y avait plus que six, 500 parmi les imams d'Ahl al-Sunnah qui ont déclaré que quiconque euh, disait que le Qur'an était créé que c'était un kafir. ils ont dit celui qui dit al-Qur'an makhlouk n'est pas un kafir. Ça, tu peux le trouver cité par les imams d'Al-Sunnah, plus que 500 parmi les imams qui l'ont mentionné, comme l'imam Al-Ka'i et d'autres dans euh, d'autres livres également. Et l'imam Al-Nawawi, euh, l'imam Ibn al-Qayyim, Ibn, Ibn Al-Jawzi, il le mentionne dans Al-Nuni de cette façon. Donc, c'est pour dire qu'il y a un nombre incroyable de savants qui ont déclaré les Jahmiyyyah kuffar. Maar hij Ahmad, n'a pas de meesten en de al en de waarheidsgetrouwde en de meesten en de meesten en de meesten en de pas en de meesten en de meesten en de meesten en de meesten Alors que les imams sont tous d'accord pour dire que celui qui dit ça c'est un kafir, mais il n'a pas appliqué ce verdict-là sur le dirigeant, alors que lui-même il le disait à l'Qur'an makhlouk. Ça c'est pas un kufr bawah hein? Non, parce que dans ce cas-là, il y a, il y avait de l'ignorance, ou des choubouhats, ou des choses qui sont pas comprises comme il faut dans ces paroles-là, et donc, ils, sont, ils étaient excusés pour ça. Et les questions aujourd'hui que les gens suivent, parmi les dirigeants qui suivent par exemple les principes ou les idées des couffards aujourd'hui, la plupart d'entre eux ils ne comprennent même pas la réalité de l'islam dans ces gens-là et ils ne comprennent même pas non plus la réalité de ces principes démocratiques et de ces choses-là. On leur a dit, ça c'est la justice, ça c'est la justice, donc il faut le suivre. Et parfois même on leur impose d'appliquer de, de, de, ces systèmes-là dans leur pays alors qu'eux n'en veulent pas. Donc, euh, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, ça, c'est des exemples. Euh, comment ces gens-là sont précipités à faire le taksir Après, le chef, euh, il, donc, il a mentionné les paroles de l'imam Ahmed, de Ibn Taymiyyah, et on va le euh, lire ensemble le, le, en français, qu'est-ce que ça signifie. Il dit c'est quelque chose de, qui est très connu, qui est mâchour, c'est célèbre chez, chez les gens que la, la voix dal al wa al-Jama'a ils considèrent qu'on ne, ne doit pas sortir contre les dirigeants et de les combattre avec l'épée même s'il y a de l'injustice en eux, comme cela a été indiqué dans les, dans les hadiths authentiques qui sont très très nombreux à ce sujet là il y a des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam euh, parce que la corruption et le désordre qui en résulte, et la fitna qui en résulte, est plus grande que la corruption et le mal et l'injustice qu'on qu veut enlever. Euh, sans et le fait que, par exemple, tu veux, faire, tu veux les enlever, ça va faire plus de désordre que le fait de l'injustice qui est présente euh, avec ces dirigeants injustes-là, sans combat et sans fitna. Donc le fait d'essayer de les enlever, ça va rajouter du mal et non pas le diminuer. Et le chef dit fi Donc il dit, tu dois pas repousser un mal par un mal qui qui va être plus grand en gardant le le, le, le, le si s'il y a deux malles tu vas tu vas pas essayer de dire bon je, on va repousser ce ce mal là par un mal qui est plus grand ça ça ça ça, ça se fait pas et, euh, tu, et tu peux pas trouver un groupe de gens qui ont essayé de sortir contre un dirigeant excepté que tu vois que le désordre qui a été comme résultat a, a, le résultat de de cette rébellion là a toujours été een disorder plus grand que dan qu'on a we wilden verwijderen. dat is genoemd in we een dan is het sultan bent die je niet hebt. Je hebt een sultan het. je niet hebt. Je hebben. een sultan die je niet hebt. Je hebt Donc mon cheikh, Mohamed qui parle de, de Ibn Muflih qui a écrit les nez de Ibn Taymiyyah, in الله، dans son livre Al Adab Al shariyah Ibn Muflih Ibn Muflih dit que on, on ne doit pas dénoncer euh, les actions du dirigeant excepté en lui faisant une exhortation et en l'avertissant et en le en lui, en essayant de lui faire peur, de lui donner pas de lui faire peur, mais en lui amenant essayer de mettre la crainte d'Allah dans son cœur, en lui mentionnant les conséquences de ses actions dans la dunya et dans hein Donc ça c'est bien entendu pour le dirigeant euh, qui est injuste lorsqu'il fait du mal, c'est une obligation pour les savants de l'islam, lorsqu'ils sont capables de, de, de, de, de lui donner le nasiha et de l'avertir, d'aller près de lui puis de lui donner le conseil en privé de leur dire de craindre Allah, et euh, de leur rappeler des conséquences de leurs actions dans cette dunya et dans l'akhirat, ça c'est obligatoire. Mais ils disent c'est uniquement de cette façon-là qu'on peut le faire, en leur faisant euh, des exhortations, puis en les avertissant, puis en leur rappelant de craindre Allah, et ainsi de suite. Euh, mais autre que ça, c'est interdit, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le faire de par l'épée ou d'autres façons de ce genre. Et ça c'est rapporté par Al Qadi et d'autres également. Euh, donc انsuite le cheikh dit الجرار qala ash-shawkani ra'yan jarrar li kulli al-kitab la page 556 indi wa qala ash-shawkani la yajuz al-khuruj 'ala al-a'imma wa in wa in bahu fi die voilà, dit parce que dans le contexte, on dirait qu'il manque un non, sinon, ça serait دوق لشيخ ذي ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر جواح ولا حديث الواردة في هذا المعنى متواتره ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله وأن يعصيه في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق Donc, dans le Jarrah, le volume 4, à la page 556, il dit, on ne doit pas sortir ou se rebeller contre les dirigeants, peu importe l'injustice qu'ils ont atteint, Mais peu importe le niveau d'injustice qu'ils ont atteint, euh, tant qu'ils ont établi la salate, euh, du moment qu'on ne voit pas apparaître de leur part une forme de courbe claire. Et les hadiths à ce sujet-là sont très, sont très nombreux. Hein. Il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés et qui sont moutawa c'est-à-dire ils ont atteint le niveau de tawa Vous c'est très, très, un très, très grand nombre de hadiths qui mentionnent ce principe-là. Mais, et donc, il dit que, euh, les, les, les, euh, comment on dit? Les, euh, les, les, les, les, les, les comment on appelle les, le, le, le, roi, il a des, Et les sujets. Ou bien les gens qui sont sous l'autorité de ces dirigeants-là, leur devoir à eux c'est d'obéir aux dirigeants dans l'obéissance d'Allah et de désobéir aux dirigeants dans la désobéissance d'Allah. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance au Créateur dans la désobéissance du Créateur. في تقرير هذا المنهج السليم المأخوذ من عدة حاديث منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون أثر وأمور تنكرونها قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم واللفظ للبخاري وأخرج مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما اخذ علينا وبيايعنا على السمع فكان فيما أخذ علينا ان بايعنا على, السم على السمع ان بايعنا على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا واثرتنا علينا واثرتنا علينا وان لا ننازع امر اهل وقال إلا ان أن تروا كفرا مواحما عندكم من الله فيه برهان قال النووي والأثر هي استئثار الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا واطيعوا وإن اختص الأمر بالدنيا ولم يوصل ولم يوصلكم حقكم مما عندهم طا لشيخ المانسية ensuite il dit tout ce qu'on a mentionné c'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres Parmi les paroles des salafs Saleh à ce sujet, qui expliquent que le manhaj qui est correct à prendre euh, yani à ce sujet-là, c'est celui-là. Et il mentionne que ça s'est basé sur plusieurs hadiths authentiques. Parmi ces hadiths-là, il y a le hadith rapportés par Al-Bukhari Muslim, rapporté sur Abdullah bin anhu qui dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Il y aura après vous Asara. Il y aura après vous Asara. Et plus tard, il mentionne quelques lignes après les paroles de al malnourri qui explique qu ce que c'est Al Asara, c'est-à-dire que les dirigeants qui vont être en place sur vous, yarhamukminallah, les dirigeants qui vont être au pouvoir contre vous, au-dessus au de vous, ils vont se donner des privilèges, des privilèges dans la dunia, c'est-à-dire que ils vont garder toutes les bonnes choses de la dunia pour eux, puis ils, ils ne vont pas vous donner votre part de ce qui vous revient de la dunia. Donc Ça c'est qu'est-ce que ça veut dire Al-Asara. Donc le prophète Sohassam a dit « Satapun ou Asara ». Il va y avoir ce genre d'attitude-là de la part de vos dirigeants qui vont prendre des privilèges de la dunya ils ne vont pas vous donner ce que vous méritez de la dunya Et il va y avoir d'autres choses également que vous n'aimez pas, que tunkiruna. « Tunkirunaha ».« Tunkirunaha ça veut c'est-à-dire que vous, vous dénoncez ces choses-là, vous êtes contre ces choses-là. Alors les Sahab ont dit Oh messager d'Allah, qu'est ce que tu nous ordonnes de faire à ce moment là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant vous donnez le droit qui, qui vous appartient, c'est le pardon, le droit qui, qui, qui vous est obligatoire de donner, vous le donnez, et pour qu'est ce que pour qu'est ce qui vous revient à vous, vous le demandez à Allah. Vous le demandez à Allah. Donc ça c'est l'attitude la, qu'on doit avoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que, qu -ce qui est obligatoire pour nous de donner Notre devoir de le donner, on le donne, parce que ça c'est notre obligation à nous. Mais pour qu'est-ce qu est, qu est que le dirigeant doit nous donner Et il, si lui, il ne, le, il ne le, nous donne pas, on, on le demande à Allah. On demande à Allah de nous donner notre justice, et de, de nous donner notre droit. On ne va pas se rebeller pour essayer de le prendre nous-mêmes, par la force contrairement à ce que font les gens qui appellent à la rébellion, ou qui appellent à la révolution, ou qui appellent à la justice sociale en suivant la voie des socialistes et des choses de ce genre, ou qui appellent à la démocratie, des trucs de ce genre, comme, comme ils ont fait à la révolution française. Hein. Ils ont dit « Ah, mais on n'a plus de pain, le roi il fait ci, il fait ça, donc on, on fait la révolution » ils ont pris le, tous les, les nobles les rois et tout, ils ont coupé la tête à tout le monde et puis ils ont, fait la, ils ont pris la guillotine hein. ils ont coupé la tête à tout le monde et puis après ils ont dit bon ça y est maintenant c'est nous le peuple qui avons les, euh, la souveraineté l'autorité du, du... bien sûr après, après c'est revenu comme c'était avant et même aujourd'hui vous voyez que la France comment elle est aujourd'hui Est-ce que les gens sont contents plus que plus qu'avant Ils vont dire, ah ouais, mais c'est mieux, aujourd'hui on a ci, aujourd'hui on a ça. Moi, je trouve que c'est la même chose, hein. encore. <rire> ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils ont encore cette nostalgie-là. Parce que l'Angleterre, ils ont gardé leur roi, la Belgique, ils ont gardé leur roi, l'Espagne, ils ont encore gardé leur roi. Tous les, tous les, tous les autres pays d'Europe, presque, ils ont encore leur monarchie même si elle a plus d'autorité, ou en principe, elles de, de, ont plus d'autorité. Mais mais ils, ils, la France, eux, ils les ont tués, leur roi, soi-disant. Ils ont coupé la tête. Mm -hmm. Mais en tout cas, c'est juste pour dire, on ne sait jamais, peut-être c'est quand même, eux, comme la reine d'Angleterre, c'est encore elle, la reine, mais elle a, ils disent qu'elle n'a pas d'autorité, mais Allahu Alam on se demande vraiment, est-ce que ce n'est pas encore eux qui dirigent indirectement tout ce qui se passe dans ces sociétés-là En tout cas, c'est sûr que quelqu'un en quatre ans, ne peut pas, peut pas faire grand-chose sur les idées, des grandes idées, hein Donc, euh, ça c'est juste en passant pour dire que ces gens-là, ils, ils veulent appliquer une voie qui est contraire à la voie de l'Islam. Et le prophète Salanson nous a dit « Vous avez un droit hein ?» On sait, la commission des droits de la personne aujourd'hui Les gens, qu'est-ce qu'ils ont à leur, à leur bouche Ils ont juste les droits, droits, c'est notre droit On veut notre droit, donnez-nous notre droit hein Allah subhanahu wa il dit « Vous, vous avez des devoirs Remplissez vos devoirs hein, Que Allah vous a ordonné de, de rendre Si vous avez, si les gens ont des droits sur vous Donnez leur, leur droit à, eux, à, donner à, donner à eux le, le droit qu'ils ont sur vous. Mais si vous, vous voulez votre droit et qu'on vous le donne pas, demandez-le à Allah. c'est pas des révoltes, ce pas des rébellions, ce pas des cifs, ce pas des ça. Non, demandez à Allah et mettez votre patience et votre confiance en Allah. Et euh, ça c'est la voie d'Ahl-Soum al jama'a Et ce hadith-là c'est la narration ou la version de l'imam al-Bukhari in de kitab al-Fetan, en de imam muslim in de kitab al-Imarah. Je trouvais ce hadith. Après, il mentionne le hadith rapporté selon, euh, par muslims, selon Abad ibn al-Samad, qui dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés et nous, nous a demandé de ne de lui faire une allégeance, de lui faire un serment d'allégeance, c'est-à-dire de prendre notre allégeance. Et parmi les clauses de cette allégeance, de ce serment qu'on a pris avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on a donné l'allégeance qu'on allait l'écouter et l'obéir. Dans les choses qu'on aime et dans les choses qu'on n'aime pas. Dans la facilité et dans la difficulté. Et, et même si c'est à notre dépend. C'est-à-dire même si c'est dans le, le fait qu'on le, on, on prend, même si c'est dans Cette obéissance-là va être à notre défaut et que ceux qui vont être au-dessus de nous, parmi les dirigeants vont se donner des privilèges au-dessus de nous. Hein. On doit quand même les obéir et ne pas retirer notre main de l'autorité qu'ils ont, qu ont sur nous. Excepté si on voit un coffre qui est bawah, c'est-à-dire un coffre qui est clair, évident, comme, comme le soleil en plein jour. C'est un coffre là qui n'a pas de doute au sujet duquel il y a une preuve venant d'Allah, il faut qu'il y ait une preuve claire dans le Coran et dans la Sunna qui dit ça c'est un Kouf et qu'on le voit clairement et que ce soit apparent à tout le monde et que tout le monde le sache que ça c'est Kouf, il n'y a pas de doute là-dessus. hein Donc ça c'est, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de d'écoute de, dans des cas comme ça. Après le Cheikh mentionne les paroles de l'imam al qui dit que Wa alaikum salam wa sallam wa barakato. Het gaat bien, goed alhamdulillah. Naam. Le chat, il était dehors, on l'a fait rentrer. Naam, il avait faim. Je t'aurais dû le voir. Le Sheikh El-Zi, l'Imam al-Nawawi, il a dit. Al-Asara, c'est-à-dire, comme j'ai dit, tu prends les privilèges des choses de la dunia, hein, Donc, même si tu vois que des gens se donnent des privilèges sur toi dans les choses de la dunia, eh ben il ne faut pas enlever ta main de l'obéissance. Écoute et obéis, même si ces gens-là se prennent plein de privilèges dans la et qu'ils ne vous donnent pas votre droit parmi les choses qui vous appartiennent, parmi les droits que vous avez dans la dunia. Ça, c'est rapporté dans le charf de Sahih Muslim. Après, le chèque, il mentionne le hadith de... حذيفة بن اليمان إذ أخرج مسلم أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجعل الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قال قلت وهل وراء ذلك الشر من خير أو خير قال نعم قلت وهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يهتنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت كيف أسمع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع dan, de Shaykh il mentionne ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim dans Kitab al-Imara. C'est un hadith très célèbre. Il y a d'autres narrations de ce hadith. Dans cette narration-là, il dit que l'imam muslim a rapporté le hadith selon Khudayfat al-Nilgamal. Khudayfat a dit, ô messager Allah nous a amené un bien. Non, il nous étions dans un mal. Et Allah nous a ramené ce bien. Et nous sommes dans ce bien, c'est-à-dire dans l'islam. Est-ce qu'après ce bien, il y aura quelque chose de mal Et le prophète a dit oui. Il a dit Et est-ce qu'après ce mal, il y aura un bien Le prophète a dit oui. Après, il a dit Et est-ce qu'après ce, euh, ce bien, il y aura un mal encore Il a dit oui. Alors, il dit Comment Il a Comment C'est-à-dire, décris-le. Le prophète a dit Il y aura après moi des, des, des gens, qui, des chefs qui vont vous diriger, qui ne vont pas suivre ma guidance. Hein, et qui ne vont pas. Ma sunnah, hein, qui ne vont pas prendre ma sunnah comme, comme, euh, comme exemple et il y aura parmi eux des hommes leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps d'êtres humains donc leurs cœurs sont des cœurs de diable dans des corps d'êtres humains Hadayfa euh, Nulyama il a dit et qu'est-ce que je dois faire au messager d'Allah si j'arrive à cette époque et que je rencontre ces gens-là Le messager d'Allah a dit Tu écoutes et tu obéis à ton dirigeant Même s'il te frappe le dos Et même s'il prend tes biens Écoute et obéis Donc ça c'est un hadith authentique Dernièrement il, il y a un frère de la France Qui comme je disais la semaine passée vient de la ville de Meaux Et euh, il y a un imam là-bas Qui faisait une khutbah de Jum'a Subhanallah À la fin de la porte, il dit ouais, je le sais, les frères, nous on était, nos parents ils étaient éduqués comme ça, nous on était éduqués comme ça. Euh, tu, tu dois, tu dois pas parler, faut pas parler. T'écoutes et t'obéis, même si on te frappe le dos, même si on te prend tes bien. Il dit ouais, mais non, nous on va parler, on va parler. Donc moi j'écoutais ça, je me dis Allah Most Tu vois ces gens-là, ils savent le hadith en plus et ils disent on va faire le contraire de ce hadith. Donc ça c'est exactement les, les gens qui sont voilés dans leur passion là, parce qu'ils parlaient de la Palestine et de tout ce qui se passe là-bas. Et là tu vois qu'ils disent non, non, on va parler, on va faire du bruit, on va bouger et ainsi de suite. Tu dis Allah nous tu vois. Genre, ils connaissent les gens connaissent le hadith et ils vont contre le hadith. Ça c'est la voix des khawarijs. Subhanallah. <rire> Et clair, exactement. Et puis tu les vois, ils ont sorti, ils ont fait les manifs. Qu'est-ce que ça a changé Rien. Juste parce qu'ils ont bougé, ils pensent qu'ils ont fait quelque chose. Mais non, ça n'a rien changé de toute façon. Donc, euh, la façon de, de, de, de changer ou d'aider la, la situation, c'est de bouger dans les choses qui sont permises, hein De donner de l'argent à à, aux musulmans qui ont besoin. De, de les dirigeants, eux, ils sont capables de faire quelque chose beaucoup plus que nous. Nous, on n'a pas d'autorité, on n'a pas de pouvoir. On peut pas changer quoi que ce soit. Mais eux, ils ont le pouvoir. Ils sont capables de, de rentrer en négociation avec ces, ces, ces gens-là là-bas qui font le désordre et le mal. Et ils sont capables de leur dire, écoutez, il faut faire une entente, il faut arrêter ça, ça peut pas. Exactement. Donc, on n'a pas le choix de toute façon d'être patient. Et la meilleure chose, c'est le doigt. La meilleure chose, c'est le doigt. Et les gens pensent que quand ils leur disent le doigt, c'est c'est juste des, des paroles ça, ça pour rien ça c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du doigt. Après le chef il dit... il dit, le dit comme commentaire par rapport à ce hadith là il a dit, ça c'est rapporté dans Minhaj le volume 1 à la page 561 il dit, on voit clairement dans ce hadith que le dirigeant euh, qui est obéi c'est celui qui a l'autorité peu importe qu'il soit juste ou injuste voilà l'explication de Ibn taymi après l'imam al-Nawawi euh, il dit وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فثقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرت بمعنى ما ذكرته, بمعنى بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أن لا يعزل السلطان بالفسق دونك للشيخ المثل اللي طالع دنيما من النووي يسيك يزي l'imam al-Nawidi dit en ce qui concerne le fait de se rebeller contre les dirigeants et de les combattre, ça c'est haram selon le consensus des musulmans, même si ce sont des pécheurs injustes. Hein? Et on a vu que c'est apparu de façon très claire dans les hadiths et dans les significations de ce que j'ai mentionné. Et les gens de la Sunna se sont mis d'accord, il y a une ijma sur le fait Qu on ne peut pas retirer du pouvoir un dirigeant à cause de son de son péché, ou à cause de son de sa corruption, ou de son injustice, ou des choses de ce genre. Donc, Belfist, c'est-à-dire le péché. Et euh, le Cheikh, il met une note à cette parole-là, il dit, « Ta'ammal hâdha jayidan, ya Abdel al-Majid, ajma'a السنة أنه la ينعزل sultan بالفسق in kunta minhum. » Il, dit, il met une note extraite pour Abdel-Majid al-Zindani. Il lui dit, « dites bien comme il faut sur cette parole. » De l'imam Al-Nawawi. il dit, « Les gens de Ahlouzouna sont tous d'accord qu'on ne peut pas retirer un dirigeant à cause d'une injustice. » Regardez nos frères en Afrique de l'Ouest, nos frères dans différents pays, dans les pays musulmans. Beaucoup d'entre eux n'ont on, pas été en, en, informés, ou éduqués, ou renseignés des questions qui ont rapport avec la, la position de Ahl-Soumati al-Jama'a vis-à-vis des dirigeants injustes. Et donc, beaucoup d'entre eux, vous les voyez intéressés ou penchés vers les mouvements qui appellent les gens à la rébellion et au coup d'État et à ce genre de choses, et ils ne connaissent pas la position islamique à ce sujet-là. Et donc, ils tombent parfois dans toutes sortes de formes de, de transgressions et d'injustices par ignorance souvent. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui suivent le, la, le manhaj aujourd'hui, qui est le manhaj des khawarij Mais ils ne savent pas que ça c'est le manhaj des khawarij Parce que la façon qu'on leur a présenté ça souvent, c'est parce qu'on leur a dit que ça c'était la voie de l'islam. Parce que les Irkouan ils leur ont menti depuis des années, depuis des siècles, des décennies comme ça, ils leur ont menti. leur ont fait croire que la voie de l'islam c'était ça et beaucoup de jeunes quand ils rentrent dans l'islam parfois ils rentrent avec des et c'est ça qu'on leur enseigne on leur enseigne qu'il faut détester les dirigeants, il faut se rebeller contre eux, exactement la haine des dirigeants et que tous sont des hypocrites, qu'il n'y a pas de gouvernement musulman, qu'il n'y a pas d'islam nulle part dans la, sur la terre Il faut le taxer de la même façon que ces Qutub et ceux qui l'ont suivi Et donc les jeunes, ils ont grandi comme ça, détester les dirigeants, détester ceux qui sont au pouvoir, de ne pas faire confiance à personne, ni au ulama, ni à personne, bien qu'ils soient dans l'égarement total. Ils, peuvent, ils ne savent plus où se tourner. Et c'est comme ça qu'ils tombent dans l'extrémisme, dans l'égarement. Ou bien ils tombent dans l'autre côté, dans le péché, dans le haram, dans la mécréance même parfois. Ils vont vers d'autres extrêmes à cause de ça. Hein? Et donc ça, c'est le danger de l'ignorance. Le chefs, il disent ensuite...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 Et il euh, y a un frère qui mentionnait justement un fait, et c'est vraiment, euh, vraiment triste en même temps, c'est qu'il disait, les événements qui se sont passés dernièrement à Gaza ont fait sortir dans certains endroits, dans, le pays, dans les pays musulmans, ils ont, ça a fait sortir des, le, la réalité de certaines personnes qui cachaient des manahidj et des idées contraires à la position des salafsales. Et euh, on les croyait auparavant salafis. Mais avec les événements, ils ont commencé à sortir leurs vraies pensées, leurs vraies idées. Hein? Et à chaque fois qu'il y a une fitna dans le monde musulman, c'est ça qui arrive. Toujours ceux qui sont sur le droit chemin, on les, re, on les reconnaît. Puis ceux qui sortent leur, leur vrai visage, là on les reconnaît aussi à ce moment-là. Le sheikh, il dit, <coughs> euh, les paroles de sheikh Baz, hein, il dit « Alhamdulillah, Rabbil Alameen ». وصلى الله, و... وصل الله على رسول الله وعلى أله وأصحابه ومن اهتد بهداه أما بعد فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا هذه الآية تنص على وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة نازمة وهي صريرة في المعروف النصوص من السنة تبين المعنى وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم بالمعروف فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمر في المعروف لا في المعاصي فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية ولكن لا يأتي الخروج عليهم بأسبابها فليطاعون في المعصية ولكن لا يأتي الخروج عليهم بأسبابها لقوله صلى الله عليه وسلم من رأى من اميره شيئا من معصية الله أو من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من, من طاعة من طاعة فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميته جاهلية وقال عليه الصلاة والسلام على المرء السمع والطاعه فيما أحب وكره في الجسل والعسر والمنشط والمكره إلا أن يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة وساله الصحابي يا رسول الله لما, ذك لما ذكر أنه يكون عمراء تعرفون منهم وتنكرون قالوا فما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حق حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن عبادة قال عبادة عبادة بن صامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا ضواحا عندكم فيه من الله برهان نقول لشيخ الفان غزمي لتفكونا ليس كمعنا Le, le, Cheikh chef, euh, Bindaz, il dit, louange à Allah, Seigneur des mondes, et paix et salut sur son messager, et sur ses fidèles, et ses compagnons, et ceux qui ont été guidés par sa guidance. Ensuite, il dit, Allah, سبحانه وتعالى dit dans le verset 59, dans Surah Al-Nisa, ô oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah, et obéissez au messager, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, amenez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez vraiment à Allah, et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous, et d'une meilleure conclusion. Donc tous ces versets-là, c'est une indication de l'obligation d'obéir aux dirigeants. Et ce sont les dirigeants et les savants de l'islam. Et il a été également mentionné dans la sunna authentique, de la part du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, plein de hadiths qui mentionnent cette, ob... cette obligation d'obéir aux dirigeants. Et que c'est une obligation de les obéir dans le... dans le bien. Et les textes de la sunna sont clairs et clarifient cette signification-là. Et ils indiquent tous que... Euh, L'obéissance des dirigeants doit être dans le bien. Et donc c'est obligatoire aux musulmans d'obéir aux dirigeants et d'ordonner le bien euh, d'obéir aux dirigeants dans le bien et non pas dans le péché. Et donc lorsque les dirigeants ordonnent un péché, il ne faut pas les obéir dans ce péché. Mais si, euh, si, si les dirigeants font un péché, il ne faut pas les obéir dans le péché. Et on ne doit pas sortir ou se rebeller contre eux à cause de ces péchés-là. Parce que le prophète, alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, celui qui voit de son dirigeant quelque chose de, de, de désobéissance à Allah, un péché, il doit détester ce péché. Il doit détester ce péché et il doit détester ce que cette personne fait comme désobéissance à Allah, mais il ne doit pas retirer sa main de son obéissance. Parce que celui qui retient sa main de son obéissance, c'est comme s'il s'est séparé de la Jama'a. Il s'est séparé de la Jama'a et il meurt dans un état de l'ignorance. Dans un état d'ignorance. Ou de Jahiliyyah. Donc, dans ce hadith-là, il y a l'indication. Quand tu vois, par exemple, un dirigeant, et on te dit qu'il a fait un péché, ou tu vois qu'il fait un péché, tu détestes ce péché-là dans ton cœur. Mais tu dois pas ramener ce, le fait que tu vois ce péché-là, tu ne dois pas dire, ah, je ne vais plus l'obéir, ou bien je rejette son autorité. Ça, c'est une erreur. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes, c'est ça ce qu'ils font. Ils voient un péché, et puis ils disent « Ah, euh, un tel un tel roi, ou un tel président, ou un tel gouverneur a fait ce péché-là. » Et il va le dire à tout le monde, pour que les gens détestent ce dirigeant-là. Ça, c'est contraire à l'Islam, c'est contraire à la Sunnah. Maintenant, les ulamas de euh, d'Ahl Sunnah, ils disent « Si tu vois un dirigeant qui fait un péché... » Tu le droit de, de, de dénoncer le péché et de dire ce péché-là, de faire un péché comme ça, c'est haram. Comme par exemple si tu vois un, un dirigeant qui boit de l'alcool. Est-ce que tu vas aller sur le même bar tu vas dire, oh les musulmans, j'ai vu un dirigeant qui buvait de l'alcool et voici son nom et euh, il a fait ça devant tout le monde. Est-ce que ça c'est correct Ou bien plutôt les, les ulama, on voit qu'est-ce qu'ils font. Ils font pas ça. Eux les ulama, ils montent sur le même bar et ils disent, oh les musulmans. Faites attention, ne tombez pas dans ce qui est haram, ne buvez pas de l'alcool. Allah wa il a interdit l'alcool dans le Coran. Et le prophète, il a interdit l'alcool dans les hadiths. Et là, il mentionne les preuves. Et là, il clarifie le péché. Et il montre les conséquences négatives de l'alcool. Et il dit aux musulmans de craindre Allah et de s'éloigner du péché. Sans dire un, mich, un dirigeant a fait ça. Ou sans dire un tel a fait ça. Pour que les gens... Sache que même si le dirigeant la caisse, ce n'est pas la preuve que c'est permis. Comme par exemple, si dans un pays musulman il y a des banques avec du riba, eh bien, le, le, le savant de l'islam ne va pas monter sur le mimbar pour dire aux gens Oh, vous êtes dans un pays, le dirigeant il permet les banques, il permet si il permet le riba, ça c'est haram, il ne faut pas faire ça. Non. Le dirigeant, euh, le, le savant de l'islam, il va monter sur le mimbar et il va dire Le riba c'est haram, Allah ta'ala il l'a interdit dans le Coran, le prophète s.a.w. il l'a interdit dans les hadiths, ceux qui font ça, voici le, la punition qu'ils vont avoir dans l'akhirat, voici les euh, dangers de ça, voici les conséquences de ça, et là il clarifie pour les musulmans, il dit « craignez Allah, éloignez-vous de ça », ils ne vont pas dire le nom du dirigeant ou le pays, ou de dire « ça c'est la politique » ou les choses comme ça, parce que les gens qui entendent ça après, ils vont pas savoir des fois comment réagir, Et ils vont commencer à perdre confiance en le dirigeant, et ça, ça va amener plus de mal que de bien. Et donc, il faut éviter ce genre de choses. Donc, il faut détester ce péché-là, mais il ne faut pas amener, faire en sorte que, ce, que ça, ça nous amène à enlever notre main de son obéissance. Ensuite, il a mentionné le hadith qu'on a mentionné tout à l'heure, que quelqu'un doit écouter et obéir le dirigeant, dans ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, dans la facilité comme dans la difficulté, et quand il est motivé, quand il est en train de faire quelque chose qui lui déplaît, tant que il n'est pas ordonné de faire un péché. Et si on lui ordonne de faire un péché, alors il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Donc s'il te dit, le dirigeant te demande à toi, euh, « Va tuer celui-là » et tu sais que lui, il a pas mérité de se faire tuer. Alors tu n'as pas le droit de l'obéir. Parce que c'est un péché. S'il si te dit par exemple, euh, « fais, fais telle chose qui est haram !» Hein? Je, veux que tu, je veux que tu ailles, par exemple, m'acheter euh, de l'alcool. Tu dis non. Je t'obéis dans tout, mais je ne t'obéis pas dans ça. Hein? Donc, ça, c'est des exemples. Euh, après, Chir, il donne un exemple encore, un hadith qu'on a lu tout à l'heure. Euh, si. Et lorsque tu, tu vois des. Il dit, le prophète s'en a dit, il va y avoir des dirigeants hein, qui vont venir. Certaines choses qu'ils vont faire, vous allez reconnaître comme étant bonnes. Et d'autres, vous allez voir que c'est des choses mauvaises. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire Les sahabis ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire au messager d'Allah Il a dit, vous donnez le droit qui, que vous avez à donner, votre devoir. Qu'est-ce qui, qu qui est un droit sur vous, que vous, vous avez à donner aux gens Donnez-le. Si c'est un droit du dirigeant, donnez-le au dirigeant. Mais pour vos droits à vous, demandez-les à Allah. Ensuite, il mentionne la hadith de Oubad ibn qui dit ne disputez pas l'autorité à celui qui la détient. Et ça, c'est parmi les choses que, lorsque Oubad ibn Samid avait donné l'allégeance au prophète, c'était une des clauses, c'était de ne pas discuter l'autorité à celui qui détient l'autorité. Des fois, il y a toujours ce genre de catégorie de personnes que lorsqu'il y a un dirigeant, ils ont de la jalousie ou eh bien pour d'autres raisons, ils veulent pas que ce soit lui qui, qui donne les ordres, ils veulent que ce soit eux qui soient au pouvoir, ils veulent que ce soit eux qui disent aux gens quoi faire. Et quand eux ils se font dire quoi faire, ils n'aiment pas ça, ça les énerve. Hein? Alors, ils ne veulent jamais obéir, et ils veulent toujours discuter l'autorité à celui qui détient l'autorité. Parce que dans son cœur il a quelque chose contre lui, ou bien contre son autorité. Alors, le prophète Saint-Saint a -Saint dit, ne retirez pas votre main de son autorité, Il a dit, sauf si vous voyez, ne disputez pas l'autorité à celui qui la détient, excepté si vous voyez un coffre qui est clair, au sujet duquel vous avez euh, une preuve, là, mais une preuve évidente et claire. Et donc le shaykh dit, « منازعة ولات الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يرى كفرا ضواحا عندهم من الله فيه برهان وما ذاك إلا لأمل الخروج على ولات الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما فيختل به الأم فيختل به الأم وتضيق الحقوق ويتيسر ردع الظالم ولا نصرة المظلوم وتختل السبل ولا تؤمن فيترطب على الخروج على على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كبير إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن, أن يخرجوا على هذا السلطان لإذالته إذا كان عندهم قدرة أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجون أو كان الخروج يسبب شرا أكثر al-Assalahum al-Furuj, Ri'ayatan lil Masalah al-Amma. Le Cheikh il dit, donc on va finir avec ça pour aujourd'hui. Le Cheikh il dit, donc ça prouve que on n'a pas le droit de disputer l'autorité à celui qui la détient. Et on n'a pas le droit de sortir ou de se rebeller contre le dirigeant, excepté si on voit un kof qui est clair au sujet duquel il y a une preuve évidente venant d'Allah SWT. Ça, Pourquoi c'est interdit C'est uniquement parce que le fait de se rebeller contre le dirigeant, ça va amener un mal qui est plus grand que celui qu'on veut enlever. Et un grand mal qui va, enlever la, qui va détruire la sécurité qui est dans la société et qui va faire perdre aux gens. Euh, tadi i, tadi i dire El Chocour, mais c'est-à-dire El Chocour, cest ils vont perdre leurs droits et tout ce qu'ils ont. Et euh, la personne qui va faire du mal dans la société par la suite ou qui va faire un crime ou des injustices. Étant donné qu'il n'y a plus d'autorité, personne ne pourra l'arrêter. Mais personne ne pourra le punir s'il fait du mal. Parce qu'il n'y a plus de loi, il n'y a plus d'autorité dans la société, il n'y a plus de sécurité. Tout le monde va avoir peur de tout le monde. Hein? Et euh, il n'y a personne qui pourra venir en aide à celui qui est injuste, euh, à celui qui est opprimé non plus. Et les, les, les, les routes vont être bloquées, vont être prises par des, par des brigands. qui vont bloquer la, la, les routes, la, le chemin aux gens, qui vont voler les, les, les gens. Euh, sur la route. Également, euh, il y aura plus de sécurité dans la société, les gens vont être euh, dans, le, dans le chaos. Donc c'est ce qui se passe dans les pays où il y a des coups d'État. Parfois, on voit par la suite qu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de sécurité. Somalie, exactement, et d'autres pays encore, c'est la loi du, de la jungle. C'est la loi de la jungle qui règne. Hein? Donc c'est ça ce qui se passe. Et... Euh, Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'ordre, comme en Somalie, comme tu dis, et ailleurs aussi. Donc le chef, il dit que ça, ça amène plus de mal, et donc c'est quelque chose de mauvais, c'est un grand mal, donc il ne faut pas le faire. Excepté si tu vois un coup clair de la part de celui qui est, au, qui est dirigeant, tu vois qu'il fait un coup qui est apparent, et il y a une preuve claire à ce sujet-là qui, qui vient d'Allah, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, si tu veux sortir contre lui, et te rebeller contre ce dirigeant-là, Pour l'enlever du pouvoir, si tu es capable, si tu as la capacité. Mais le chéri dit Mais si ça amène un mal qui est plus grand, hein, et si le fait de vouloir l'enlever, tu n'as pas la capacité, alors tu ne sors pas. Et si tu penses que ça va amener un plus grand mal, tu ne sors pas. Hein, parce que on doit prendre en considération le, le, le bien général de la société, le, le, les bienfaits et les conséquences qui vont venir. Il faut que ça, ça amène un bien. Si ça n'amène pas un bien plus grand, il faut pas le faire. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, avec ces paroles de l'imam euh, du Cheikh Abdelaziz ibn Mubaz, et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, euh, dans les détails de ces paroles-là, de, de, de, des des des ahles sunnah de notre époque. Et donc on voit que notre imam, notre, nos, nos grands ulamas de notre époque aujourd'hui, comme le Cheikh ibn Mubaz et d'autres, ils sont des imams qui sont sur la même voie que... De ulamas, de salaf, de l'époque, de sahaba et de tabi'in, n'ont pas des de leur voix.